50 77. 77. argumentez quelque chose trois argumenter quelque chose 3. pourquoi ne mangez-vous pas la tarte pourquoi ne mangez-vous pas la tarte Je dois maigrir je dois maigrir je ne la mange pas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 Il est froid. Il est froid. Je ne le bois pas parce qu'il est froid. Je ne le bois pas parce qu'il est froid. Pourquoi ne bois-tu pas le thé Pourquoi ne bois-tu pas le thé Je n'ai pas de sucre. Je n'ai pas de sucre. Je ne le bois pas parce que je n'ai pas de sucre. Je ne le bois pas parce que je n'ai pas de sucre. Pourquoi ne mangez-vous pas la soupe Pourquoi ne mangez-vous pas la soupe Je ne l'ai pas commandée, je ne l'ai pas commandée, je ne la mange pas parce que je ne l'ai pas commandée. Je ne la mange pas parce que je ne l'ai pas commandée.quo ne mangez-vous pas la viandequo ne mangez-vous pas la viande? Je suis végétarien, je suis végétarienne. je suis végétarienne, je ne la mange pas parce que je suis végétarien. végétarienne. je ne la mange pas. Parce que je suis végétarienne. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.